Ricky Oymana sur la maison en Bienvenue, chers auditrices auditeur de la radio Saint-Ganuelo. Sous journal des éditions de la mi-journée de ce 9 août 2022. Donc voici d'abord le sommaire. Signature au ministère des Finances ce mardi d'un accord de don de trois projets sous financement de la Banque africaine de développement et l'Union européenne d'à peu près 30 millions de dollars américains. Vous aurez les détails dans ce journal. La campagne provinciale de Taïe, Payage de café pour l'an 2022 a été lancée ce mardi en province Ngozi. Le chargé de la formation et vulgarisation agricole au sein du BPEAI appelle la population de cette province à répondre massivement à cette activité. Et l'enfant peut avoir un trouble d'attention ou une hyperactivité comme conséquence liée au changement sur le plan psychologique et motif de sa maman lorsqu'elle était enceinte. Le détail ce sera dans la chronique santé avec Ornera Mucho. Bienvenue à cette édition. Captez Issa écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page Économie. Le ministère en charge des Finances a signé ce mardi un accord de don de trois projets sous financement de la Banque africaine de développement et l'Union européenne d'à peu près 30 millions américains, de dollars américains. C'est notamment le projet de réhabilitation du port de Bujumbura, le projet agricole pour faire face aux conséquences liées à la guerre en Ukraine, propos de Domitien de Kougaï. lors d'une signature de cet accord ce mardi. On l'écoute. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, comme je le disais tantôt, est la signature des accords de don, trois nouveaux projets, déjà approuvés par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement Primo, le projet de développement du corridor du transport sur le lac Tanganyika, phase 1, concerne la réhabilitation du port de Bujongura. Ce projet a pour objectif d'améliorer le réseau de transport régional pour stimuler le commerce et contribuer à la croissance économique de la région. Le montant du financement s'élève à 19 700 000 euros pour une durée d'exécution de 3 ans. Secondo, le projet de renforcement de la résilience post-pandémique et de la participation à la SLECAF par le développement des capacités des petites et moyennes entreprises et du secteur privé dans les pays en transition. Notons qu'il s'agit ici d'un accord de cofinancement accordé encore une fois par l'Union européenne pour la mise en œuvre effective du premier projet ci-dessous. Avec un montant de 2,2 millions unités de compte, ce projet vise le développement du secteur privé des pays cibles, l'amélioration. Des volumes et des revenus du commerce régional. Tertio, c'est le projet de production agricole d'urgence au Burundi et ce projet vise le renforcement de la sécurité alimentaire de la population burundaise face à la crise mondiale qui s'est aggravée par le conflit russo-ukrainien. Le montant du financement s'élève à 4 millions d'unités de compte sur une période de deux ans. Les propos du ministre des Finances ont été recueillis par ma conseillère Audrey Akimana. Lancement ce mardi en d'une campagne provinciale de taille et paillage du café pour 2022, où plus de 25 millions de pieds caféiers sont concernés. Emine Bakizura amvie chargée de la formation et vulgarisation. Agricole au sein du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et l'élevage appelle la population de cette province à répondre massivement à cette activité qui selon lui permet l'augmentation de la qualité et la quantité de cette culture d'exportation d'Ongozi des détails avec Apollinaire Mozagar. Cette campagne de taille et paillage des champs caféicoles a été lancée sur la colline Rouvoumo de la commune Kirem, comme l'a indiqué dans son discours, le chargé de la formation, vulgarisation, recherche et développement qui a représenté l'auditeur provincial, l'auditeur du bureau provincial de l'élevage, agriculture et élevage. 25 869 971 pieds caféiers qui comptent environ la province Ngozi sont concernés par cette campagne. Emile Bakizura a appelle appel 197 ménages cultivateurs d'eau café car la province Ngozi a répondu sans exception à cette activité qui, selon cette autorité, impacte positivement sur la quantité et la qualité des plantations caféicoles. Ce responsable du PA Ngozi. En profiter pour inviter les caféiculteurs à s'atteler davantage à la culture de cette plante d'exportation, combien bénéfique à la population, à planter principalement de nouveaux plans en remplacement de vieux cafés. Les caféiculteurs accueillent à bras ouverts différents conseils leurs prodigués, mais demandent au gouvernement la revue à la hausse du prix du café. 1,787,982 982 nouveaux plans caféiers ont été plantés dans les neuf communes d'Ongozi l'an dernier, 2021-2022. D'Ongozi, Apone et Merci Muzagara, Donc, à Paulinaire Mozagara pour tous ces détails. Dongozi Randonou à Mngaro, où un problème de terre se remarque au village de Batuwa de Gihinga, en commune Kayokwe de la province Mngaro. Cela entraîne la famine pour les membres de cette communauté. Il y signale que même l'argile pour la fabrication des pots est aujourd'hui introuvable. Ce 9 août est une journée internationale dédiée aux peuples autochtones et les états avec Laurent Dikurikyo. Les familles d'obatois du village de à commune Kayokwe de la province de Moharo, disent qu'elles ont un problème de l'opin de terre. Elles disent que cela fait qu'il leur est difficile de nourrir leurs enfants. Ronzeza Penina, une dame de 25 ans habitant ce village, dit que les femmes et enfants de ce village vont ici et là pour le ramassage du charbon à vendre pour avoir de quoi manger. Salomon Saint-Guillaume, habitant le même village, dit que les parcelles qu'ils habitent sont exiguës. Il souligne qu'il y a certains enfants qui abandonnent l'école car ils étudient à environ 5 km. Les membres de cette communauté disent que l'argile pour la fabrication des pots est rare. Il précise ils précisent qu'ils doivent payer de l'argent aux exploitants des marais car ils y tirent eux aussi de l'argile pour la fabrication des briques. Naokagi et silver représentent L'institution des Bachinganae dans ce village. Il indique que pour subvenir à leurs besoins, des membres de cette communauté vont cultiver chez des personnes qui ont des projets agricoles. D'autres vont chercher de la litière qu'ils vendent aux éleveurs, même si cette dernière est de plus en plus rare aujourd'hui. Il indique que pour changer d'activité, ils adhèrent à de petites. Association d'épargne et crédit mais ont besoin d'encadreurs. Ils souhaitent avoir de l'opin de terre plus vaste. Ce village d'Obatua de, de compte environ 100 ménages et existe depuis 15 ans. Demain Laurent Dicourio, Radio-Sanganilo. Merci à Laurent Dicourio pour tous ces détails. Cette journée internationale du peuple autochtone a été célébrée ici chez nous et les festivités se déroulent pour le moment au chef-lieu de La capitale des politiques, Agitega, une, une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro grogne chez les chauffeurs de taxi-moto de Bukinanyana, province de Chibitoke indiquant que l'administration communale de Bukinanyana a déplacé leur ancien parking tout en précisant qu'ils paient des amendes très élevées lorsqu'ils sont en infraction. Ils demandent qu'ils reviennent sur leur ancien parking et que les amendes soient conformes à la loi. avec Alexis daïra Ces chauffeurs de taxi-moto de Bukinanyana indiquent qu'ils ont été chassés dans le parking préféré d'Ondora. Ils affirment qu'ils ont été conduits à un autre parking difficilement accessible. Ils précisent bien qu'ils sont contraints de payer une amende allant de 50 000 francs à 100 000 francs lorsqu'ils stationnent sur un parking non autorisé. Ils demandent qu'ils retournent sur leur ancien parking et de payer une amende reconnue par la loi lorsqu'ils sont en infraction. Nous, nous, nous ne sommes pas contre les sanctions. Mais nous demandons que ces sanctions soient conformes à ce qui est écrit. On a supprimé le parking, mais on ne nous a pas montré un autre endroit qui devait nous servir de parking. Les mesures qui ont été prises ne nous facilitent pas la tâche. On nous impose même des amendes à leur choix. Nous demandons qu'il n'y ait pas des intérêts des uns et des autres dans la gestion de ces parkings, qu'on nous montre l'endroit approprié. La L'administrateur de la commune de Bukinanyana, Christian Hourikillé, demande à ses chauffeurs de taxi-moto de respecter la loi et que la mesure prise doit être... De Le gouverneur de la première Chibitokie, Karim Abizosa, conseille à ses chauffeurs de taxi moto de stationner leurs engins dans le parking fixé par l'administration communale de Bukinanyana. Aux autorités administratives et policières, Karim Abizosa, gouverneur de la première Chibitokie, leur demande de respecter les sanctions fixées par la réglementation du pays. Les autorités administratives et policières ont jugé bon que le parking devrait déménager ailleurs. Elles vous ont demandé de localiser Un autre endroit mais vous avez refusé parce que vous vouliez rester là-bas. Ce qui vous reste à faire, c'est de vous réunir et chercher une place qui ne va pas perturber la sécurité de la population. Sinon, les amendes qui vous sont infligées sont bien connues. À chaque faute, une punition. Des sources policières indiquent qu'une amende pour infraction de parking non autorisé est entre 10 000 et 20 000 francs. De Merci à Alexine Daïla-Guigé pour tous ces détails. Parlons sport à présent. 14 pilotes provenant de 14 équipements de rallye se sont déjà enregistrés pour participer au tournoi automobile prévu en date du 13 et 14 de ce mois en cours lors d'une conférence de presse en compagnie de la banque KCB ce mardi et sponsor du rallye depuis 10 ans. Yvan Devengue, secrétaire, secrétaire général du Club automobile du Burundi, appelle les participants à respecter les mesures barrières au COVID-19. On l'écoute, il est au micro d'Etienne Manerakit. Le rallye prévu le 13 et le 14 août débute normalement le vendredi 12 par un contrôle technique et administratif des voitures. Un contrôle technique, c'est pour voir si les voitures sont prêtes pour pouvoir faire la compétition et administratif du côté des pilotes s'ils ont des documents qui sont demandés pour faire le rallye. Ainsi, donc, le samedi 13, le départ officiel sera donné devant le bureau de la KCB Branch de Gitega à 8h. Les voitures se dirigeront vers euh, la première spéciale de Murai Bugendana et... La première spéciale de Muraib Gendana, elle fait 16,74 km. La première voiture partira à 9h03. Et puis la deuxième spéciale, c'est la spéciale vers Mouguera. Ça commence par Mounda jusqu'à... Et cette spéciale, elle fait 14.40 km. Et la troisième spéciale, ils vont revenir sur Murai, ils vont refaire trois fois. Et en dernier lieu, c'est une spéciale, part de Kataka vers Masenga au centre. C'est ainsi qu'il est prévu, donc cette spéciale le samedi. Et le dimanche, il y aura deux spéciales du côté de Kataka vers Masenga. Et ainsi, le rallye, nous comptons la terminer dimanche à 14 heures. Page santé à présent, province de Chivitoke, des personnes ayant été victimes des troubles mentaux témoignent avoir eu de difficultés énormes à s'approvisionner comme il faut en médicaments à cause de la pauvreté. Des témoignages confirmés par leur voisin Jean-Norbar Mounienhouari, médecin psychiatre au centre neuropsychiatrique de Chibitoke indique que ces médicaments sont chers du fait qu'ils sont vendus au coût élevé dans la centrale d'achat des médicaments du Burundi-Kamebou de l'état avec Marie-Claire Katzenet. La cherté des médicaments et la pauvreté dans leur famille sont parmi les causes qui font que certains patients ayant des troubles mentaux en province de Chibitoke ne puissent pas s'approvisionner ces médicaments dont ils ont besoin. Cela ressort des témoignages des personnes qui ont été victimes de ces maladies de la colline et en province de tchibitoké et qui sont guéris pour le moment jean n'obain mounien médecin psychiatre au centre neuropsychiatrique de tchibitoké indique que ces médicaments sont chers du fait qu'ils sont achetés en gros sur le coût élevé chez les grossistes à le coût c'est variable parce que un comprimé de cadeau phénobarbital quelques aussi entre 100 et 150 indépendamment de la pharmacie dans laquelle on a acheté ces médicaments pour quelqu'un qui a une psychose c'est à dire que pour avoir un traitement antipsychotiques comprenant toutes les molécules, c'est-à-dire que ça aussi entre 15 et 23 000 francs par mois. Comme c'est une maladie chronique, il a besoin de continuer ses médicaments à plus de 3 à 6 mois. Dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a même pas de l'argent pour se procurer de la nourriture, il risque plus l'arrêt du traitement sans le vouloir. Cependant, il ajoute que cette situation ne facilite pas les malades mentaux à continuer le traitement. La plupart de ces patients abandonnent le traitement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour s'en procurer pour plus de mois. Ils arrêtent le médicament parce qu'ils disent « c'est cher ». Même ayant vu que les médicaments l'ont aidé dans sa guérison, il ne peut pas continuer à prendre ces médicaments à cause de la pauvreté. Jean-Norbert mounien Mouari demande au ministère de la Santé de revoir à la baisse les prix des médicaments destinés aux malades mentaux et si possible de les distribuer gratuitement comme c'est le cas pour les médicaments, de lutter contre le sida. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à, la chronique france, euh, place à la chronique santé. L'enfant peut avoir un trouble d'intention ou une, hyper, une hyperactivité comme conséquence liée au changement sur le plan psychologique et émotif de sa maman lorsqu'elle était enceinte. La psychologue clinicienne Deborah Irangidza conseille aux femmes enceintes de savoir gérer leurs émotions pour leur bien-être psychologique et de leur bébé en cas de situation compliquée, mieux partager sa peine avec un confident ou un psychologue. Les détails dans cette chronique avec Cornelia Moucho. Le stress de la maman enceinte peut générer des troubles dans la régulation du système nerveux du fœtus pouvant affecter le développement psychologique des nourrissons. La psychologue clinicienne Deborah et la Kiza indiquent que les conséquences varient selon les changements et comportements de la maman lorsqu'elle était enceinte. Autour de 4 ans, 5 ans, comme ça, c'est là où on peut diagnostiquer ce trouble de, de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et il y a aussi des risques de retrait de l'enfant. Donc, l'enfant qui, qui, qui se retire toujours des autres, qui s'isole, je dirais, qui sent qu'il n'est pas aimé, peut-être, des fois. Et ça, ça va conduire plus tard, peut-être, à des problèmes de délinquance chez l'enfant. Et un autre risque qui est, euh, je dirais, lointain, mais qui est là, c'est que l'enfant peut, à son tour, ne pas... Euh, Manifester de l'amour à son enfant parce qu'il n'a pas senti cet amour de la part de ses parents. Les sports à risque sont déconseillés. Plutôt, il faut privilégier la natation comme activité pour se détendre. Des sports à risque qui sont euh, susceptibles de causer des coups ou des chutes à la maman, c'est vraiment conseillé de manger sainement et de bien se reposer. Si la mère s'expose à une fatigue extrême, ça va peut-être causer ses fausses couches ou ça va causer ces... une prématurité du bébé. Pour l'entourage, il faut éviter d'irriter la maman. Elle est déjà hyper émotive, elle est déjà hyper sensible. Donc, il faut éviter de, de l'énerver ou de l'irriter et euh, essayer de lui parler le plus possible pour qu'elle puisse s'exprimer. En fait, le stress et l'anxiété qui viennent lors de la grossesse, c'est généralement dû au cumul des pensées et des sentiments et des émotions de la maman qui cumule ça, qui n'expose pas ça, qui, qui ne parle pas de ça, ça va déborder. Pour les mamans qui ont euh, des maux de tête ou qui ont des insomnies, il ne faut pas qu'elles fassent recours à des médicaments ou à des comprimés quelconques. Il faut qu'elles essayent de soigner ça de manière naturelle, c'est-à-dire de bien manger et de fixer des horaires de sommeil Bien fixe par jour. En cas de nécessité, il faut une prise en charge psychologique. Autre chose à éviter, c'est de ne pas laisser la maman avec ses symptômes si vous voyez que c'est accentué. Parce que ça va peut-être causer des problèmes, je dirais, euh, énormes, plus que ce, ce, ce qu'il y avait. Donc si tu vois des symptômes chez une maman enceinte, Il faut lui conseiller de parler à un psychologue pour qu'il puisse l'écouter et lui conseiller par rapport à son état et aux changements hormonaux qui s'effectuent en elle donc lors de la grossesse. Déborah Ilakiza, psychologue clinicienne, souligne que les premiers et troisième trimestres de grossesse sont les périodes plus sensibles. Actualité internationale Quelques brèves en actualité internationale les bureaux de vote ont ouvert à 6h local au Kenya pour les élections générales. Plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour voter si reprises pour des élus locaux, des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés, mais aussi pour leur futur président. Un duel attendu entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kenyane. Anthony Blinken arrive ce mardi à Kinshasa pour un séjour de 48 heures. Le secrétaire d'État américain s'entretiendra avec Félix Tshisekedi et quelques autres personnalités politiques congolaises. Selon des sources à la présidence de la République et au ministère des Affaires étrangères cité par RFI, la sécurité prendra une grande part de discussion entre les autorités congolaises et le dirigeant américain, la RDC attend beaucoup des États-Unis, particulièrement au, au sujet de l'activisme du M23 et des tensions entre Kinshasa et Kigali. Voilà, à 13h15 minutes, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Huguette et Eric pour leur parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndiko Banyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.